Quelle est la migration de l'abyssinie Lorsque le mal était habitué aux musulmans, le messager leur a fait deux migrations vers l'Abyssinie d'Al-Najashi.